Tintin, tintin, tintin. Génération Manga épisode 510 euh, Aujourd'hui avec euh, Vali Avec Thibaut Hello. Et avec Chris dans un quart d'heure si tout va bien <rire> Donc voilà Alors, on va commencer euh, fortement avec le nouveau Sentai euh, qui vient de commencer au Japon, n'est-ce pas Thibaut Il pas va encore commencé. Il va bientôt commencer. Et oui, parce que le 14 février, pendant que des couples devant la cheminée vont se déclarer leurs flammes, pendant que des fans de comics vont aller au cinéma pour aller voir Deadpool, et bien, certaines personnes vont fêter parce que c'est les 40 ans du Super Sentai. Donc, les personnes qui ne connaissent pas, et pourtant, sujet qui a maintes fois été euh, évoqué. évoqué dans oui. cette émission, donc c'est bien. Euh, Bioman... Euh, Power Ranger, dans une certaine mesure. Power ouais. Rangers exactement. Ouais. et bien, une, des fans de Sentai vont donc jouer avec euh, leur Rubik's Cube euh, en regardant du Fury... Vous voyez une offense Pas du tout, parce que évidemment, euh, le nouveau Sentai traitera des animaux. Donc il s'agit donc de Dōbutsu Sentai, Zyoryuja. Mais je croyais qu'il y avait euh, un, un clin d'œil à Live Man, c'est un peu le principe de Live Man, non euh, Tout à fait, enfin, au, au niveau du logo, voilà. au niveau des animaux, en effet, oui. Pourquoi Fury Parce que, euh, bien évidemment, euh, ces quatre euh, ces quatre personnages principaux. Et euh, le personnage principal, qui, le rouge, qui n'est pas un, un Fury, c'est-à-dire que c'est des mi-hommes... mi animal donc ce sont des humans ils ont leur propre monde et euh, des méchants évidemment euh, les Death gallian vont attaquer le monde euh, des humans et quatre rescapés humans vont arriver sur terre mais les héros est-ce que ça se voit qu'ils sont moitié animaux je veux dire ils ont des poils ils ont des machins je sais pas ça se voit physiquement ou ils, ils ont pas pris les beaux gosses euh, comme il y a d'habitude alors bah, justement au début ils ont euh, ils ont leur corps euh, ils ont leur corps mi homme mi animal c'est à dire que C'est carrément un visage de lion, visage d'éléphant, avec Et pour évidemment ne pas se faire remarquer dans le monde des humains. Ils sont obligés de prendre une apparence humaine. Exactement. Et tant qu'à faire beau gosse comme ça. Euh... Évidemment, évidemment. <rire> Et ils vont rencontrer un zoologiste. Ah bah oui, bah oui. Le zoologiste Yamato, qui d'ailleurs euh, fait aussi penser un peu à un peu à Gao Ranger. Mm -hmm. Et donc Power Rangers, Wild Force, hein, force animale. Wild Force, Power Rangers Exactement. Et, euh, et donc euh, ces cinq vont devenir donc les euh, Dior, les Dio Leur matériel de transformation, ils se transforment avec un Rubik's cube. Enfin un carré, c'est il faut le voir. Hein. Il faut le voir pour le croire. Il faut le voir pour le <rire> croire. Et euh, c'est très typé aussi Minecraft. C'est-à-dire que même euh, le robot de trans le même le robot géant. Euh, à une carrure cubique. Ah oui, ça va pas me plaire ça, je Ma sens. mais c'est du cubisme c'est de l'art. Si si, euh, moi bien. Si Donc euh, les quatre, euh, les, quatre les, les quatre les quatre <rire> fantastiques, voilà, nous <rire> protègent au mal. Euh, les quatre euh, Ils sont quatre alors. Il euh, y a quatre animaux en fait. Il y a quatre human et un euh, et un an, et un, et un humain en fait. Et ah oui, mais il y a quand même un cinquième machin parce cinquième, que bon, comme ouais. je disais, euh, quand quatre c'est pas possible au Japon. C'est le... le chiffre de la mort. De la mort oui. ah. Le cinquième, donc le rouge, forcément, et l'humain. Donc euh, ils vont envahir. Et euh, donc évidemment, les quatre les quatre animaux donc seront Sailor Léo. Sailor euh. Léo! Sailor Léo! Euh. Sailor Léo! Ta, ta, ta, ta, ta, ta, sailor Léo! Tusk et Amu, évidemment. Amu, évidemment, toujours la Mu. Voilà, la Mu. Et ouais. euh, évidemment, Léo, je pense qu'on sait déjà quel animal ça sera. Ouais. Parce qu'il faut l'appeler. Il faut toujours appeler Léo! Léo appeler Léo! <rire> Ah bah, tu tombes bien, tu vas me faire une belle transition pour Léo quand t'auras fini. Et, euh, et bah malheureusement, bah, la Saint-Valentin sera pas rose parce qu'il n'y a pas de Ranger Rose cette année dans Sentai. Mais il y une fille plus... quand même ou bien Il y a une fille, y a une fille, mmh. oui, ça sera le. C'est une gueule, non une... <rire> C'est quoi comme bestiaux euh, C'est le signe, si ma mémoire ah, ouais. est bonne, je ne suis pas sûr. Que s'envole le signe Voilà. Et euh, sinon, bah, évidemment, pour les fans de danse. C'est Princesse Tutu. C'est Princesse Tutu. Mon Dieu. Euh, au niveau de évidemment de landing, ça sera encore une fois un ending euh, qui sera dansé. Et <rire> à qu'à danser, danser landing à avec la Corée bien aidée. Ouh référence référence. Donc après donc euh, Huger, après Nin après qui ont eu des openings dansés. Là ça sera pareil donc pour euh, Dior Niveau doublage les méchants. Ils ont évidemment des Seiyuu en or. Hein. Nous avons par exemple la voix de Odi dans One Piece, donc de Case dans Fairy Tail. Uh -huh. Il y a la voix donc de Mitsuo Iwata. Il en fait des Case. <rire> il en fait des Case. <rire> donc la voix de Mitsuo Iwata, la voix de Champa dans Dragon Ball Super. Ouf. Emporio Ivankov dans One Piece, pour les plus jeunes, si je puis dire. Ouais, on va dire ça. Euh, uh -huh. Donc Kazuyo Inoue, la voix de Kakashi dans Naruto. Ah <rire> Excusez-moi, je viens en de m'étouffer là. Donc il y a du beau monde euh, au niveau des noms, et évidemment... Donc sorti le 14 février Donc euh, je pense euh, quelques semaines plus tard Évidemment sous-titré en version française Par la Team Eroshock mm -hmm. Donc il y en a pour tout le monde Il y en a pour les fans de Minecraft Il y en a pour les fans pendant les fans de Fury Il y en a qui fans vont... de Fury <rire> Les fans de Fury Il y en a pour les fans de doublage Les fans de danse Enfin bref il n'y a pas de quoi rester sur la béquille Et Les fanatiques hein, ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de se gratter <rire> Voilà. Ça, ça Exactement fait. Pour les animaux ça va passer En l'occurrence Donc Léo Léo alors, Léo Léo. Ah, tu voulais du Léo. Non, alors, pour alors toi, figure voilà. toi que le roi Léo, mon petit gars, si tu euh, l'ignores, a été le tout premier dessin animé à être diffusé à la télévision française. Tout à hein. fait, oui oui. Et oui, et euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc le premier dessin animé donc du roi Léo qu'on a eu à l'époque, c'est certes euh, aussi le même qu'on a eu sur la 5 avec euh, la chanson euh, le, le retour du roi Léo, Léo tout ça. Mais euh, quand on a eu le retour du roi Léo en fait, on a eu euh, l'intégralité de la série, mm -hmm. alors que quand c'est passé la première fois en 1972. Ça ne euh, rajeunit pas tout ça. On, on, euh, Euh, ah oui, euh, je crois que personne n'était né ici. <rire> Donc euh, ils avaient mis que la moitié de la série et la deuxième moitié de la série. C'est-à-dire qu'on voyait Léo quand il était grand à mm -hmm. l'époque et bien entendu, euh, à l'époque c'était pas le générique de Claude Lombard forcément parce qu'il était pas encore enregistré. Ah Donc oui. il y a eu un premier générique. Donc euh, c'est ça que je vous propose en collector oh. aujourd'hui, le tout premier générique de non seulement du roi Léo mais du coup euh, d'un des animés japonais en France. Oh, Carrément. C'est qui qui interprète ça? Euh, ça, j'en sais rien. Oh, c'est l'homme mystère, c'est Monsieur Cadeau. Ah non, c'est je crois plutôt que c'est une fille. Oh Madame Mystère. Donc on va s'écouter ça, le tout premier générique euh, du Roi Léo pour la toute première fois, à génération manga forcément. C'est parti. Petits et grands s'en vont gaiement. C'est un plaisir d'appartenir à la famille de Léo. Ça fait très Thierry Lafronde. Non, non. <rire> c'est vrai, il y a un petit peu de ça. C'est l'époque en même temps qu'il voilà. voulait ça, que ce soit un petit peu plus euh, dans ces goûts-là. Alors autre originalité, tant qu'on est dans ces trucs-là, le tout premier générique aussi de Heidi, parce que tu connais. Ah la Heidi, ah Heidi, la la la <rire> <idi, rire> Et ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'abord eu un générique en fait qui était l'adaptation du japonais oh. en français. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on va s'écouter now. Cachez vos oreilles, les <rire> ceux qui n'aiment pas la VF, transition, euh, transposition. Transposition. Transposition. <rire> transposition. Saut chak. Ah. <rire> C'est l'histoire de Haïdi que nous allons te raconter. C'est l'histoire de Haïdi, le jour de son arrivée dans un village tout endormi. Loin de la ville et loin des fumées et la forêt pour dire bonjour. La radio pavaroise, Et là, là, là. Et là finalement, je l'aime bien. Je trouve plus, je trouve mieux que celui de. C'est ça. <rire> Ça reste très, très tyrolien tout ça Oui, ouais. alors, Je voulais faire un petit erratum Justement uh -huh. je me suis trompé ah, Tu as oublié quelque chose Tu t'es trompé Je là, me suis grave, trompé ça. It's a shame eh ah, bien, et Shame dit... on you Shame on me euh, Alors en fait euh, Ce n'est pas le signe pour Sailor euh, Pour Sailor C'est le requin Donc c'est la bleue. Ah oui mais rien à voir en fait On peut pas voilà. confondre <rire> La blanche c'est le tigre C'est Amou. Amou. Pour Tusk c'est l'éléphant Évidemment ah. Pour le jaune Oh là là, la savane, c'est Léo. Mais... Et pour le rouge, évidemment, c'est euh, le tigre, c'est... Euh... Non, pardon, excusez-moi, c'est l'aigle. Ah ouais mais t'as peut-être des petits problèmes parce que confondre tigre et aigle et requin et signe, il faut quand même y aller. À mon avis, il faut aller peut-être voir là parce que ça devient grave. Il faudrait peut-être voir Chris, mais il est pas encore là. Voilà, mais au niveau du Sentai, l'originalité aussi des tenues, c'est que c'est des tenues qui ont été remodélisées pour les 40 ans. Remodélisées. C'est-à-dire que le que la tenue, ils ont des têtes ils ont la tête de leur personnage, c'est-à-dire que ils ont, par exemple, Un tigre, ou. Enfin, euh, etc., etc., etc. Mais ils ont dessiné. C'est comme si c'était dessiné au Wene, en fait. Au Wene Au Wene. Au Wene. Voilà. Et c'est en noir, en fait. C'est en titre noir. En euh, titre noir Tu perds ton sang froid. <rire> Donc euh, voilà, ils ont déjà lancé une vidéo sur YouTube, ils ont mis des vidéos sur YouTube, ils ont lancé carrément un teasing, comme s'ils si avaient peur que ça ne fonctionne pas. C'est bizarre, parce que d'habitude, ils mettent pas autant de... Ah ouais, de cœur à l'ouvrage. De... Ils mettent pas autant de teasing. D'habitude, il y, y a un mystère, ils se on se demande ce qui va se passer. Uh -huh. Là, ils ont mis la séquence de transformation, ils ont mis l'opening, l'ending, séquence de combat. Il y a même un passage où on les voit en forme animal en train de faire du shopping. Mais qu'est-ce qui se passe euh, La série précédente, elle a bien marché. Euh, Ninja... Euh... pas trop. Enfin, ah bon autant le scénario au début est pas mal, après ça se dégrade. Après c'est que mon avis, je suis pas très fan. Ah, j'ai vu que les premiers, tout premiers, les quatre premiers, genre alors je peux pas avoir un avis concret. Bon, c'est sympa, mais, on J'aimais bien, moi les, le début. Ah, on voit l'arrivée de Jiraya, on voit l'arrivée. Ah oui mais c'est surtout ça que je veux voir, mais j'ai rien. Exactement. Des... Voilà du Shuriken, il y a le shurikenger il y, y, y, y a plein de guests. Il y a même Ranger du Ranger donc. Match, match, Madiranger. Bah déjà s'il y a plein de guests moi ça me plaît déjà. Voilà. Le chanteur de euh, de, euh, de c'est celui qui va faire l'opening de Cur Roger voilà. Uh -huh. Et euh, Landing, celui qui chante Landing, sera celui qui chante Landing, donc de de Cur ainsi que de euh, bah, et l'opening de Ninja. voilà. Donc musicalement, ça envoie du pâté. C'est ça, ça va le faire. <rire> ça va, du pâté. Donc euh, voilà, c'est tout pour euh, le nouveau Sentai. Ah, et tandis que Chris euh, arrive, donc, euh, et bien, voilà. hier, on va lui laisser le temps de s'installer en s'écoutant une petite Il Y a une petite là Voilà un truc, euh, un truc qui balance du tonnerre. Voilà. C'est Ulysse mais en italien. Oh, ah bah, oui, si moi bien. Ah oh, la vie est belle. Si si si c'est parti. <rire> un jour peut-être. Qu'est-ce qui se passe Regardez la 5 Un petit souci, on recommence <rire> Et voilà, c'est Chris et c'est Voilà, il m'a encore fait une bêtise, il vient de me couper la, la chic en plein milieu, voilà. voilà. Donc vous savez à qui vous plaindre, hein. bon bah bon. c'est coupé, c'est coupé, je vais pas m'en qu'est-ce que vous voulez Donc euh, qu'est-ce qu'on disait, poisson pas frais Poisson pas frais, ah, non, non, mais, mais, Dès qu'il touche quelque chose, ça y est, c'est le bordel. C'était le taux la, la destruction, <rire> ah, mais il m'a tout fermé, il m'a tout machiné, c'est génial. Donc voilà, vali, oui. <rire> vali, vali, vali, vali, vali, vali, vali. Ouais. Est-ce que tu as déjà regardé du Sentai Est-ce que t'aimes du Sentai Est-ce que tu ouais, Je me suis sentai arrêté là, au, au Sentai là qui se transforme avec leur téléphone portable à surpayer Ah Il y en a tellement, il y a tellement. C'est Magilinja, de... non y... Encore, il y en a plusieurs avec les, les ah, avec les téléphones. Ah oh, Exactement. D'ailleurs, je, je sais pas lequel. Que je ça me suis va arrêtée, être alors. comme le Pokérap ouais. en fait. On va faire une petite euh, un petit Pokérap avec tous les tous les Sentai. Mais t'as dû en voir version Power Ranger alors. Ça, mmh, ça, ça doit parce être que mature, les téléphones c'est Power Ranger. Les super-héros Sentai. Alors donne-moi le thème. C'est le challenge de moi, le thème, c'est la magie, c'est les ninjas. Ouais, moi, parce le... que moi, je vois que Maji Lenja pour le portable. Ah, il y a aussi les Shinkenger, enfin, avec le... Ça fait portable pinceau, enfin... Euh, a... Ouais, mais enfin, ça, ça, ça l'aurait marqué. Ils font des, des Kenji. Il y a aussi euh, machin, aussi. Aussi. aussi. Donc, il y a Wild Force avec euh, mm. Force animale. Ah. Bah, à mon avis, c'est Maji Lenja, c'est mystique. Ponies, quoi, quoi, truc. Parle-nous des, euh... des petits <rire> poneys. alors, dis-nous, <rire> comment que c'est bien, My Little Pony Alors, non, raconte. à chaque fois les émissions. Parce que friendship euh, is Alors, ouais, fan, elle regarde je même pas. Ouais, mais je suis fan des petits poney, mais je regarde pas. <rire> C'est la faute d'une certaine personne si je rate les épisodes. Bah, je t'empêche pas de la regarder, moi. Bah non, il est poney de la dernière pluie. Mais exactement. <rire> <rire> non, mais sans blague. <rire> bon, alors, est-ce que tu as réussi à faire ce que tu voulais C'est bon, là tu. <rire> est que je comprends rien à ce qui se passe? Donc euh, voilà, alors ça c'est mon fichier, ok, voilà, c'est bon, bah, je suis bon, alors tu peux prendre place, non? Bon, attends, non, je vous conseille donc regarder aussi, non, le, le Kamen Rider Ghost aussi, c'est pas mal. Bref. Un fantôme! Yop un fantôme! Ah ouais, bien, bien, bien, bien, bien. Un ah, fantôme, il y a Houdini dedans. Houdini, Einstein. Je vous conseille. Bon, Je remets dans ma poche. Bon, alors apparemment, on va rebondir un peu sur le Sentai, puisque est ce que je vois, il y a du x de prévu au programme. Exactement, ouais. Donc on va savoir de quoi il de caisse, peut-être parce qu'il y aura Kenji Oba qui sera à Paris Manga oui, ouais, Voilà ouais. exactement, bah, tu rebondis très ah, bien d'ailleurs, comme d'hab Vu qu'il voilà, nous rend visite une nouvelle fois en France ce week-end, ce sera l'événement de Paris Manga On va se remettre dans l'ambiance, pourquoi pas avec un générique de Akira Kushida ah, ouais, Donc e là ce sera le Chase Gaban. Chase Gaban, le grand Akira Donc euh, donc on, on y va comme ça. On y va, on y va, Mais, ouais, ouais, <rire> sans filer. Ok, c'est parti. Alors, euh, <rire> allons-y. Choc, <rire> Mareta o mutation Voilà. Je crois qu'il faut que 5 secondes... 5 centièmes de seconde. avec sort pour revêtir son scaphandre de combat. Mais on va je... voir la scène au ralenti. Et des réductions. Donc à part ça Et bah à part ça, plein de choses. Et ben alors je t'écoute, je suis tout oui. Plein de choses, plein de choses. On mm -hmm. va reparler euh, du Japan Tour, euh, donc euh, bientôt, donc un jour. absolument l'événement, l'un des festivals de l'année il y a des invités plutôt sympathiques euh, cette the année. place to be the place to be et donc euh, on aura madame Yumiko Igarashi Qui nous fera le plaisir. Candy, de... Candy, Candy. Oui, et Candy, Georgie, entre autres. Mais oui, Candy, le la le dessinatrice. Candy, de la première en France, euh... à Tours. Ah, c'est pas celle qui a eu une bisbille avec euh, sa collègue euh, Si, avec la scénariste, tout à fait. C'est pour ça que les droits se... sont bloqués. Voilà, exactement. Il ah, y aura des questions à se poser, à poser pendant le. Donc, il y aura une conférence, des séances de dédicaces, Et donc euh, donc, je l'annonce, nous aurons le plaisir de réaliser une interview. Il oh. y a que trois médias qui ont euh, donc été sélectionnés. Ah, on va interroger l'auteur voilà. Candy. Attention, dans, hein. dans nous, on fait partie des trois. Donc euh, dans l'ordre, il y a beau. Game oui, genre... One mmh. 1 et Génération Mamba. Et là, et là, et là, là, là, là. Donc une interview ouhouhou. qui aura lieu le, le dimanche. Euh, donc on va avoir euh, 20 minutes, rien que pour nous, et avec l'artiste. Euh, euh, donc beau. on vous fera bien entendu. Euh, Alors, si vous avez des par... questions à poser à l'auteur ouais. de Candy, euh, faites-moi le savoir et si elles sont pertinentes, on le, le lui demandera. Alors il y aura plein de bonnes choses, il y a plein de conférences, donc euh, si vous savez pas quoi faire ce week-end là ou si vous êtes dans les alentours de Paris Tours, enfin voilà c'est pas très loin, un week-end de rêve, donc on, il y aura plein de, de conférences, donc une conférence sur euh, Dragon Ball Z avec oh. euh, certains doubleurs de la série entre autres, ah on aura également une, une, une conférence très intéressante sur euh, les... Euh, Euh, les comment on appelle ça ah, ah, le mot pas. me manque les réalisations franco-japonaises entre guillemets du métissage et donc <rire> nous aurons le plaisir une nouvelle fois de d'accueillir Bernard Derriès ah j'étais sûr qu'il viendrait vu qu'il habite à Tours mais il est venu il a fait un gros effort parce que logiquement il n'était pas il n'était pas disponible et eh ben voilà, on se rendra disponible plaisir de le revoir, voilà. nous parlera un petit peu de la dic et donc euh, des équipes japonaises avec lesquelles ils ont réalisé euh, Ulysse et les mystérieuses cités d'or par exemple ne cité que ces deux séries il y aura tout un tas de donc de, de bonnes choses comme je l'ai dit Alors il y aura ce fameux concert hein, dont on ne cesse de parler avec Michel Barouille ah, à, oui, et propre, et Valérie le Barouille. samedi à partir de 18h donc ils revisiteront un petit peu tous les génériques de notre enfance Donc, notamment euh, Le Tour du Monde en 80 jours, euh, Judo Boy, euh, etc. Le etc. premier de Bioman. Euh, non dit, oui, pas, le vrai, le seul, seul générique cœur. de Bioman. Je vais, oui, je vais faire exactement ça, mais... non Non, mais c je suis entièrement d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu penses, Titi De quoi que... <rire> <rire> ouais, C'est bon, rendors-toi. Mais... Le premier générique de Bioman par Michel Barouille. Ah bah bien, bah bien ouais, sûr, avec l'ending voilà, aussi. Avec aussi l'ending, justement. Et oui, tout à fait, géant de l'espérance. la terre et sauver. Voilà, exactement. On aura aussi... Les deux génériques des Mousquetaires, sous le signe des Mousquetaires. Absolument. Ah, ça, ça vaut son pesant de cacahuète aussi. Tu et pour les de nostalgiques les donc, de, des années La 5, on aura les génériques Jeanne et Serge, euh, Crémy, euh, Magique et Vanessa, voilà, par Valérie Barouille. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y aura également une conférence de ces deux artistes le samedi. Oui. Donc, euh, vous voyez, plein de bonnes choses. Donc, on vous donne rendez-vous, bien entendu. Rendez-vous dans 15 jours. Dans 15 jours à Tours pour là, là. ce programme. Il y aura aussi plein d'autres surprises, mais bon, on vous en parlera dans les prochaines semaines parce qu'il y a plein d'interviews qui sont prévues également pour Génération Manga. Enfin, on va pas tout vous dire, faut en garder un peu sous le coude quand même. Il y a du lourd, il y a du très lourd. Il y a, il y a du très lourd, voilà. Il y a des surprises. On peut pas tout annoncer tout de suite, mais on vous promet des bonnes choses dans les semaines à venir, des bonnes choses à écouter. Alors, justement, comme c'est donc euh, l'arrivée une nouvelle fois en France de Madame Igarachi et qu'elle a participé donc euh, à Georgie en, bah, en faisant le, le, le kara design de, de la BD, hein, finalement, du manga. Oui, là, c'est un manga là-bas. Ouais. Je vous ai ressorti quelques BGM de Georgie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était sorti à l'époque uniquement en vinyle, en 33 en vinyle, tours. En 33 tours. Ouais. Moi, je vous les propose dans une qualité vraiment tip-top. Jamais entendu. <rire> et en plus, en stéréo, alors que sur le vinyle, elles étaient en mono. C'est euh, pas, cool, pas beau hein. Deux BGM, là, pour vous faire plaisir. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les BGM ont été faits, par réalisés, composé par Takeo Watanabe, donc on oh, connaît bien. Ah, oui. Bah, oui, mmh. c'est Candy c'est Rémi, entre autres. Hein. Fight Bonne petite musique. <rire> Fight, Candy. <on me. rire> là, on n'était pas trop dans la thématique, c'est un petit peu plus calme, <rire> mais oui. euh, bah, voilà, là, bah, bah, tu peux... Euh, envoyer la exclus Que des exclus, à chez ce manga hein. continue, hein. vous n'excitez pas, il y en avoir une autre On sent bien la, la harpe. Bon, voilà, c'est mignon tout plein, tout ça, c'est plutôt sympathique. Plutôt Mais euh, on va peut-être pas repartir et repartir le truc en boucle. Ben, voilà, si vous aimez les musiques de Watanabe, c'est un de, enfin pour moi à vie personnelle, un de ses meilleurs soundtracks. Donc euh, c'est l'occasion de vous procurer euh, bah, le vinyle qu'on peut trouver hein, de temps en temps. à prix euh, raisonnable. à prix raisonnable. Mmh. enfin il y a toutes les questions de prix sur parce que Candy voilà quoi ils disent ah c'est Candy alors tout de suite à mon avis non là c'est Georgie donc c'est ça c'est un peu moins un machin mais pourtant c'est vachement mieux ouais exactement si je dois vous conseiller quelque chose entre Candy et Georgie il y a pas photo c'est Georgie qu'il faut regarder parce que Candy mais Georgie c'est super bien Georgie sauf les premiers épisodes parce qu'ils sont hors manga et c'est quand elle est gamine ça c'est nul mais après quand elle est grande c'est bien alors tout à l'heure justement donc tu faisais référence au problème de droit Oui. Donc, oui, ce oui. qu'il faut savoir, voilà, c'est que ces problèmes perdurent depuis une bonne quinzaine d'années minimum. Donc, c'est un procès qui a lieu entre ben, donc, euh, le Cara Design, euh, la dessinatrice et la scénariste. Voilà, qui est Madame Igarashi et la donc scénariste. Alors je vous explique ce qui s'est passé, parce qu'en fait, la dessinatrice euh, a pris sur elle de faire des produits dérivés, en l'occurrence ah, des exactement. cartes postales de Candy, Entre autres, hein, sans en autre référer autre à la scénariste. Donc du coup, elle en a pris ombrage et a dit non mais Candy, ça nous appartient à tous les deux. Donc si tu fais un truc sur Candy, il faut me demander mon avis. <rire> et donc mon avis, c'est que maintenant, puisque c'est comme ça. Euh, ni toi ni moi on fera rien avec Candy voilà, et là, c voilà en fait c'est voilà, parti alors il y a eu ce procès donc la toy est venue se greffer au milieu parce qu'il faut savoir que c'est la la toy qui a les droits de Candy les droits euh, animés Oui, pour les animés. et qui a dit donc bah en fait vous êtes euh, au niveau des droits à 50-50 donc pour pas qu'il y ait de problème vu que c'est compliqué on bloque tout voilà, voilà vous avez euh, rien le droit de faire l'une sans l'autre ce qui fait que comme elles sont pas d'accord c'est bloqué depuis une quinzaine d'années donc, donc la seule chose qui peuvent voilà. sortir c'est les musiques à condition de pas mettre de dessin de Candy voilà. c'est pour ça que les cd qui sortent Il n'y a jamais d'illustration de, du dessin animé dessus. Voilà, alors ce qu'il faut noter, c'est qu'on avait eu une exclue en France à l'époque avec Logarithme ouais. qui, pour la première fois, avait sorti « au monde, au monde » sur CD. Donc c'était un CD qui était déjà bien... Euh, Et, que bien pas, Et que les Japonais n'avaient pas, donc. Les Japonais n'avaient pas. Alors, chose qui a été réparée il y a quelques mois, donc euh, ça fait 6-7 mois à peu près, on en avait déjà parlé dans l'émission, un double CD, donc chez donc, nos amis encore. de Nippon Columbia, mmh. voilà, avec euh, l'intégralité des BGM, toutes les versions karaoké, les chansons, enfin, etc., Un truc de fou, quoi, ouais. pour Et les collectionneurs. Ouais. Et d'ailleurs, bah... On va aller dans le passé justement, donc on va, si vous voulez en savoir plus sur Candy, sur cette histoire, il y, y a la vieille, très très vieille émission, il y a des années, euh, bah, Génération Manga. Ah oui, on a bien dû parler de Candy, euh, oui, oui la autant dit euh, de ça, naguère. Autant, donc euh... vous pouvez euh, télécharger sur le forum Génération Manga. Exactement. Voilà, voilà. Alors quand je vous dis à pas de tête quel numéro c'était, parce qu'il ne faut pas déconner. Alors mais... je rebondis <rire> avec Candy et Tour, puisque nous aurons le plaisir d'acquérir. Obtenir... Tu rebondis sur Candy toi. Oui, <rire> donc, exactement, il enfin, ne faut pas le dire, mais on aura la présence de Dominique Poulain. Ah oui Excellent. La chanteuse de Candy, la, chanteuse, la seule la vraie voilà, Le premier seule, générique vraie, Le vrai L'unique Pas les immondices chanté par une certaine dos Par la suite N'est-ce pas Exactement <rire> Donc qui nous parlera Un petit peu de tout ça Et d'autres génériques voilà, Et, et d'autres choses Qu'elle a faites, ah, Parce qu'elle a quand même une, une sacrée carrière Dominique poulain Oui parce que c'était Une choriste de Claude François Sachez-le Exactement et ah, oui. Le monde le monde du dessin animé Il y a plein plein plein D'artistes qui ont quand même un, Du, un du bon... background à côté voilà, Qui ont fait autre chose Qui ont pas pour Johnny Pour Sardou Ouais ouais ça Tu m'intéresses. Qui c'est qui a bossé pour Johnny euh, Qui c'est qui a bossé pour Johnny bon. bon, pour ces personnes, qui, pour les personnes qui aiment pas les musclés, il y a Eric. <rire> oh la pitoulette La tu vois rien Le cassoulet. Oh, là. Oh. <rire> Et ouais. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, lui, il a pas fait de générique. Il a, bah, il a pas fait de générique. <rire> oh, oh, fait oh. Les chansons de musclés. Euh, chansons certes. De musclés. Oh, oh. Un je sais, On englobe le monde, AB Productions. Et oui, mais euh... non, non, non, je suis pas d'accord. Il ne faut pas englober parce bon. que trop souvent les gens, ils me disent que ouais, toi qui aimes les dessins des, animés, les génériques, tu es fan de Dorothée. Non. Bon, voilà. Donc on englobe pas. Bon, il n'y a pas <rire> qu'Antoine qui déconne. <rire> <rire> on englobe pas, non. Voilà, Ça dit, ouais. Tu me l'as, tu me l'as énervé. Là. Ça c'est ouais. dit. Alors tu, euh, je, je t'ai coupé, pardon. Tu me parlais de Tours. Sinon, tu avais autre chose à, à ajouter. Euh, voilà non j'en dirai pas plus pour l'instant ah C'est les surprises <rire> euh, les le secret professionnel il va se passer là. plein de choses là-bas et on a donc, plein de euh, choses à offrir en, en gros il faut que vous y soyez c'est euh, ça voilà on en dira mmh. pas plus mais il va y avoir du beau monde et y compris quelques invités surprises il, du lourd, il faut il venir faire un, un tour ouais. et ce place to be hein, faut, quand voilà. je dis ça vous savez ce que ça veut dire qu'on n'est pas chialer après je ne pas je pense qu'avec l'animé game show de Monaco la semaine d'après ça sera les deux plus gros événements de l'année Euh, sachant que Japan Expo Paris, pour l'instant, euh, n'a pas ou très peu voilés, fait d'annonce. que ça... Les tickets sont en vente, ça y est. Les tickets, ah alors, ah. ça c'est très... Doble. Pour prendre là, ton pognon, de On va rebordir ah. un peu <rire> là-dessus. juste avant, il faut faire un tour à la Japan Tour. Voilà. voilà. Alors, Japan Expo, effectivement, les billets sont en vente. Alors, gros tollé sur les forums, oh, sur tchim, les pages Facebook. Tchim, tchim, puisque, tchim. voilà, exactement, les prix ça ont, ont augmenté fortement augmenté non, cette sérieux année. Sérieux. Donc, les gens sont très mécontents. c'est euh, voilà. absolument pas ce qui va se passer au niveau de la programmation euh, donc euh, beau foutage de gueule les fameux billets euh, donc euh, collector sont remplacés par un unique parce que je ne sais pas si vous vous rappelez il y avait plusieurs créneaux plusieurs niveaux d'arnaque tu as plusieurs paliers voilà. pour te faire entuber tu vois platine, euh, gold, <rire> silver, euh, Qu que platine gold silver bronze ouais, bon, ouais. et compagnie j'ai déjà, déjà acheté un platine alors ah, ouais. <coughs> dehors donc voilà. vu euh, tout ce que s'est dit l'année dernière et ça s'est très mal passé vu le tollé ils ont supprimé tout ça ils en ont Fait un seul, c'est le bizen c'est supplémentaire. c'est le cher, il est les toujours pas tous. en vente, donc on ne sait pas si ça va se faire ou pas finalement. D'après les rumeurs, il devrait avoisiner les 80 euros quand ouais. même. Et avec ça, oh... tu as droit à deux croissants. Non, avec ça, tu auras droit à un accès pitié. privilégié à un artiste que tu auras choisi pour une dédicace. Ah mais un seul, oui, pas, un seul, attention, déconne pas. Pas de pitié mais pour les croissants. Ah, mais t'es sûr que tu l'as celui-là Tu tu qui tu es sûr que tu vas l'avoir Que tu, tu l'auras en priorité. Ah, c'est sûr. Ce parce ce que c'est vrai qu'avant, avec les coups des tirages au sort. En priorité. Donc ça veut dire que on peut avoir une seconde priorité quoi en fait. Alors je sais pas. Ouais. C'est les aléas de la Japan qui depuis plusieurs années de plus en plus mal gérés. On se demande ce qu'ils font. C'est le bordel complet au niveau de l'organisation. Personne comprend plus rien, eux-mêmes n'y comprennent rien. Ils sont paumés. Plus cher et mal géré. C'est devenu un gros supermarché euh, de la japanime voilà, ouais. Ou même, ou même, même les, euh, les stands pour vendre sont obligés de raquer aussi. Oui, c'est augmenté magnifique. ça aussi cette année. d'ailleurs les places au maître ont paye. fortement augmenté. Donc euh, on connaît pas encore le programme, mais vu que depuis certaines années c'est plus trop intéressant, en tout cas pour les nostalgiques. Oh, ça bah, fait oui. belle leurre que j'ai lâché l'affaire. On a droit surtout à des groupes euh, de, on va dire de J-pop, qui ne sont pas des, forcément ouais, plus les, les plus connus ou des idols oui, C'est ceux ou qui le plus ceux, au Japon. Second couteau, bref c'est pas la joie. Mm -hmm. C'est pas la joie en effet, euh, ouais. C'est fou Donc on vous en parlera quand on aura plus d'infos, mais pour l'instant, ça s'annonce pas... Il euh... y a la Japan Expo Sud aussi, où il y a un artiste Oui, il y, y, y a un artiste C'est bien d'en parler Il y a artiste. Un, un artiste Il y, y a un groupe d'artistes, Cocorico, qui, ah, oui. qui ont été annoncés Ah, nos amis dastero ça c'est différent Exactement Enfin de la qualité, j'ai envie de dire hein. Tout à fait, tout à fait. Pour ouais. une fois. Alors, euh, je rebondis là-dessus parce que nos amis d'Astéroach seront également présents à Fanamanga à Isol. Fanamanga, ouais. Et oui, ouais, donc je tiens à en parler parce qu'il y aura aussi euh, un, un, un japonais, justement, un chanteur, machin. Un enfin, c'est un français. D'origine visual... enfin, euh, des îles. D'origine la... ah bon des îles. Ouais, ouais, ouais. Coconuts. Donc, euh, <rire> qui fait du visual key et qui est le premier artiste français à être édité en CD au Japon Mongo. Il s'appelle Lightning. Lightning. Et donc il sera exclusivité à faire le manga. Alors autre petit détail que j'ai truc, c'est que malheureusement Chantal Barouin, donc qui est une comédienne de doublage, ne sera finalement pas présente. Euh, voilà. Par contre Thierry Bourdon, lui, il est toujours là normalement, donc va voit bien. Ouais, Et, ouais, euh... Tout à fait. Et alors euh, je suis dans les indiscrétions, mais alors là vous n'êtes au... vous n'êtes pas au courant niveau ni moi, ça c'est <ride> coulisse. Ouais. Sachez. Il y a un youtubeur, que je connais pas. Hein, donc, oh, euh, tu as dit un gros mot déjà. Oui, c'est ça. Il ah, faut que je me désinfecte. <rire> il y a un youtubeur, donc je me rappelle pas le nom, je l'ai bouffé, hein, vous, vous comprendrez C'est euh, ouais. Qui est qui est annoncé sur l'affiche. Parce que normalement, ce youtubeur était censé venir, ok C'est pas pensé Léo, non Oui, euh, je crois que c'est un nom comme ça. Léo. C ça. Il faut penser Léo faut Et donc, il ne sera pas là Parce que monsieur a le boulard, monsieur machin, monsieur si et monsieur donc euh, du coup a décommandé après euh, avoir été sur l'affiche. Après je sais pas, moi donc je voilà. pensais Léo parce que ça avait été annoncé sur la page de. Et bah ça doit de, sûrement être ça, oui. Donc je sais pas, je, donc, je veux pas dire de conneries. Donc sachez hein, que cette personne... Non seulement ne sera pas là du coup, mais euh, vous risquez pas de la voir d'autres endroits parce que du coup elle s'est grillée cette personne. Voilà. Blacklist. Donc euh, je ne dis rien mais je, euh, donc, euh, voilà. Dit, euh, donc voilà c'est dit. Donc si euh, d'aventure vous étiez parmi les personnes qui sont qui apprécient euh, cette, cette personne et qui voulaient y aller pour le voir, euh, bah vous ne le verrez pas. Donc je vous préviens que vous fassiez pas des bandes pour rien. rien. Parce que ça vous empêche pas d'aller au salon quand même hein. Vous ouais, y pas que, Voilà, ouais. stéroh déjà. Rien que pour stéroh déjà Astéro -H, parfaitement. Thierry Bourdon. Et Thierry Bourdon c'est quand même. The Voice This is The Voice <rires> C'est <rire> ça Parce que c'est quand même euh, La personne qui rallie euh, Toutes les générations Parce qu'il était tout aussi Bien ramis dans Albator D'Artagnan sous les Mosquetaire euh, Que Lelouch dans Code Geass, euh, tout, vois, Donc euh, Les vieux dessins animés Les plus récents euh, Il est partout Oui, il était dans la bataille des planètes. Aussi. Absolument, ils étaient les pionniers euh, voilà. du doublage de japonime. Tout, tout à fait, tout à fait. Ouais. Et un grand ami à nous, très sympathique donc, et tout voilà, et tout. Fan donc, à euh... manga, karaoke évidemment. et ben, euh, oui, toutes les animations fancore. C'est enfin, ça, c'est du bon. Et il y aura un stand génération manga parce qu'on n'y a pas de Donc voilà. Voilà donc euh, d'ailleurs. Et puis hein, plein d'autres je... choses. Préparez-vous, il y aura, y aura du karaoké donc préparez, préparez vos, votre liste, y aura une petite liste. Vous pourrez vous inscrire et venir chanter un morceau pendant le créneau karaoke. Okay. Voilà ma wishlist. Ah, je vais rappeler pub, euh, la date. Je le gère alors bon. Euh, alors la date, c'est euh, le dernier week-end de février. D'accord, 28, je crois. Je crois. Ça, ouais, ça doit être ça, 27, 28, entre dans ouais, le jour. Ça peut pas être le 30. Ouais, J'aurai le temps <rire> de vous le redire, hein, bien entendu. Et il Mais. me semblait que c'était le dernier week-end. Mm. Euh... Comme quoi février. Euh... Bah, février est chargé, hein. on y va, voilà, voilà, on se bat. trois grosses conventions en février, donc c'est plutôt pas mal. Tout à fait. Peut-être pas celle que vous pensez, parce qu'on ne parle pas de Japan Expo Sud en disant ça. <rire> voilà, Attends, mais la Japan Expo Sub tombe sur, tombe sur quel moment euh, Je crois que c'est là aussi, non C'est pas dans ces goûts-là pendant, pendant Paris euh, Manga Ah, je sais pas je suis pas sûr mais il me semble que c'était dans, dans cette période j'ai pas regardé vu que je m'en fichais ouais, c'est pendant la Japan Tour mais euh... je crois que j'ai vu que qu Japan cro... Tour oui non crois que raison je crois que c'est le, le même week-end que la Japan Tour je crois ouais, parce, parce qu'il que oui. qu y a des gens qui ont marqué euh, moi Japan Tour c'est là d'être un petit truc de merde j'y vais pas je vais aller à ouais, Japan, si Japan si Expo savait. Sud moi. donc euh, je leur dis non mais couillon <rire> t'as Japan Expo au Sud ça n'a Japan Expo que le nom alors si tu veux pas te faire chier à mon conseil change de registre et va plutôt à Japan Tour ce qu'il faut savoir c'est qu'à Japan Tour il va y avoir une bonne dizaine d'invités. prestigieux, prestigieux. Certains sont des invités surprises, donc on va pas dire qui c'est. En sait, plus, mais il y aura Kinder. Tu vois. Ça va être <rire> vraiment du, du lourd, du très lourd que vous aimiez, que vous aimiez, pardon, le doublage ou euh, donc euh, les mangas, les on chanteurs regarde... aussi. Ouais. Il y aura un très gros réalisateur. Je n'en dis pas plus. Une Attends, série un cultissime. Gros, euh, comment C'est cultissime, euh, <rire> cultissime pour plein de, plein de, de fans. Donc venez à Tours. Mais gros, dans le sens grand, pas, pas, la, pas énorme, large, je prestigieux, gros, euh, cultissime, voilà. Je... Ah ouais, c'est un truc lourd, très lourd. C'est vraiment ouais, ouais. Pas un petit indice, à part que ça qu fait soit partie une, des grande... surprises, j'avais déjà donné un indice il y a 15 jours. et bah oui, bah justement, un indice <rire> chez indice. vous. Second indice, chez vous. <rire> oh, qu'est-ce que je peux dire le second euh, indice de Général's Manga. Ouais, J'en donnerai peut-être un petit tout à l'heure, faut le temps que je. Que tu cogites. Qu Qu'est-ce que je peux dire sans trop en dire Le dire sans trop en dire. Bon, alors une petite voilà, pause oui, musicale peut-être. Il voilà. y okay, a des surprises quand même. Tout à fait. Alors, autre surprise aussi, parce que je vous gâte, c'est la version longue des Aventures du Bosco. Oh. Ah, je ne sais pas si vous vous rappelez les Aventures oh. du Bosco. C'était un dessin animé. <rire> je, cela dit, euh, moi non plus, parce que je ne l'ai pas regardé à l'époque. Mais euh, c'était donc Abricotine. Tu vois, déjà, il faut s'appeler Abricotine. Abricotine. Ouais. C'était par leurs parents, c'est Abricotine. Et ça. Et. Avait... Donc qui est avec euh, des, des animaux humanoïdes, hein, une grenouille, je sais pas quoi, et qui voyage à bord d'un bateau volant et qui a plein d'aventures qui s'appelle le Bosco, donc euh, le, le bateau en l'occurrence. Donc j'en dirai pas beaucoup plus, ouais, mais c'est bien résumé. Je crois que c'est passé sur la 3 hein, si je dis pas de bêtises. Et la chanson, c'est celle-ci. Voilà, oui. SD. allez après un petit bonus de, oh oui. de la de 5 suite, de la le 5. Bosco. avec Bosco. De nouveaux pays, nouveaux amis, oui. tu dis qu'il y a des humains là Qu'est-ce qu'ils en font par-ci? Comprendre. La drogue il y a dans toute amitié, une vraie confiance et un grand respect. Voilà le secret. Eh ben oui! Et c'est rare, ça se trouve pas la version longue. Aux amis, oui. Oui! comprendrez qu'il y a dans toute amitié une vraie confiance et un respect. Oui, des bons amis, voilà le secret. Donc, c'est pas le secret de l'objet, c'est ça? Un <rire> Second bonus. <rire> <rire> <rire> <rire> <rires> <tout> les aventures du Bosco, donc. Je crois qu'il sortirait des DVD, me semble. Tout à fait, tout pas. à fait, ouais. Je crois que c'est le Enfin, je sais pas. <rire> J'ai un doute. On va vérifier. <rire> Google est notre ami. Ouais, mais tout de suite ça marche pas, donc je vais pas vérifier là. <rire> c'est normal, il y a plus de connexion internet pour l'instant. Ah euh ouais, euh ouais suite suite des... certains problèmes techniques oui, la oui, semaine oui, oui, passée. Absolument, absolument, absolument. Alors pour ceux qui s'inquiétaient de ne pas m'entendre à la radio la semaine dernière, ben, comme vous avez entendu, il y a des problèmes techniques. Un gros, gros, gros souci technique. Y euh, compris à euh, mon été... niveau. A été... <rire> <rire> bon, on veut pas de détails. Voilà. <rire> Alors, à noter pour les fans de Cobra, hein, Space Adventure Cobra. Wiki euh, Terazawa. Lui... Ouais. Voilà. Euh, les volumes 3 et 4 donc euh, sont de chez black box sont ouais. disponibles uh -huh. donc vous pouvez euh, donc pour votre collection vous les procurer sachant que c'est une belle édition si vous n'avez pas déjà les précédentes. voilà mmh. si vous n'aviez pas si vous n'avez pas la dynamique oui parce que voilà. la Convini était un peu pourri oui mais elle dans un sens très bon budget voilà, voilà. très et peu cher oui. donc euh, une qualité un peu moins importante et là, black box pour une fois a vraiment fait du bon boulot Donc euh, voilà ça vient de sortir euh, Volume 3 et 4 Donc laissez-vous tenter Exactement, Exactement. Voilà. Et d'ailleurs oui euh, Les Aventures de Bosco sont sorties en DVD ah, et en Blu-ray ah, En Blu-ray quand Ah même. non mais au Japon En Blu-ray En France En, en, en France Non Bah écoute euh, sur, en Amazon, France. sur Amazon Sur Amazon En En Blu-ray Euh... Ça me ferait mal au cul hein, parce que c'est ouais, quand même écoute, une série mineure. Il a l'air, il a l'air d'être disponible en Blu-ray. Je veux pas dire de conneries, mais il a l'air, il, ah, il faut que, que je vérifie ça parce que ça m'étonne, ça m'étonne vraiment. C'est <rire> cool que bon, bah, Bosco quoi. <rire> c'est pas, c'est pas, voilà. Parce comme que, quoi, je, quoi je suis très ouais. étonné parce que c'est quand même des grosses licences qui sortent en Blu-ray, pas un petit truc obscur comme ça. Hein, ça ça m'étonnerait. Oh, on a bien eu quelques petites licences. On en a déjà parlé. Ouais, enfin, c'est des trucs connus quand même. En Blu-ray, il y a pas de petits trucs obscurs en Blu-ray. Euh... On verra. On bref. Enfin bon, bah. En tout cas, en DVD, apparemment. Voilà, ça en DVD, bon. ça c'est sûr. Donc, pour les fan girls et les fanboys, si vous êtes intéressés, allez-y, sautez. Voilà, puis si vous avez des, des petits enfants et machin, c'est tout mignon, c'est tout mignon, c'est pour toute la famille, euh, les aventures du Bosco. Donc, c'est un bon petit dessin animé japonais, euh, voilà. sans ce qu'on reproche aux dessins animés japonais d'habitude. Voilà. Préparez vos cadeaux de Noël à l'avance, allez-y, allez-y. Ou d'anniversaire. Ou d'anniversaire, parce que oui. c'est toujours un anniversaire quelque oui, part. Oui, c'est toujours le, vin, le vin. Alors, pour les fans de Dragon Ball, donc euh, au niveau des sorties jeux vidéo, une annonce qui a été faite par Nintendo. donc euh, Comme vous l'avez vu, sur 3DS, il y a quelques mois, il y a un super euh, fighter euh, qui est sorti, où on avait une multitude de personnages de, du début de la saga, en fait, Dragon Ball. Ah, ball, ball, ball Sangoku euh, petit, jusque maintenant au super euh, Dragon Ball. Dragon Avec ball les super, cheveux Exactement, voilà. Ouais. On avait droit à tous ces personnages, donc c'était vraiment euh, super. Un, bonne jouabilité, bon gameplay, donc c'était plutôt excellent. Le jeu a eu pas mal de succès, y compris chez nous d'ailleurs, c'est très bien vendu. Donc ouais, Nintendo nous balle. annonce, pour dans quelques mois au Japon en tout cas... Euh, un second euh, volume, alors ce sera pas un fighter, ça sera un, un RPG, hein, wow. un jeu de rôle ah, avec euh, tous les personnages euh, de Dragon Ball. Donc ouais. euh, apparemment, vu les premières images, ça a l'air d'être très bien réalisé également. Donc euh, pour les fans de Dragon Ball et de jeux de rôle, d'aventure aussi, il faudra se procurer ce petit bijou. D'accord. Voilà, tout simplement. C'est la seule euh, sortie notable pour l'instant que j'ai... Euh Là, que j'ai vu. Je, là, je, je... Les ah, Naruto, les machins. on s'en fout, ça. On s'en fout. Voilà, c'est bon. <rire> ça, ben, les gens qui s'intéressent, ils sont au courant. C'est pas la peine qu'on s'en fasse l'écho. N'est-ce pas écho. Alors, écho. Oui. Oh, écho, non, non, écho, non, non, je... écho. Je faisais l'écho, tout à fait. C'est que l'écho, c'est un des, des de des nouveaux euh, maîtres de l'univers, les figurines. Tu pourrais nous en toucher Non, des nouveaux Cosmocats Et il y a de nouveaux maîtres de l'univers aussi. Dans le même principe Tu n'as pas vu ça Ah bah non, bah dis-moi alors. Ils ont fait une réédition Ils vont faire... Ils préparent la même chose comme ils ont fait pour les Cosmo 4. Mais ça va coûter mais... très très très cher. Mais ça cher. existe déjà, les Motuc. Oui, mais tu n'en bon, as pas bon parlé, motuc. tu voulais en parler. Ah bon Oui Tu as dit que tu <rire> dirais un petit mot la dernière fois, donc euh, explique... Euh... Ce que sont ces euh, rééditions, ces reproductions, enfin voilà, explique en détail. Donc en, en bref, ils ont fait euh, des nouvelles figurines des maîtres de l'univers. Voilà. Ah, qui se reproduisent. Oui, mais... Euh... À l'identique, comme à l'époque, mais avec des matériaux, mais... c'est ça euh, Oui, enfin, ils ont fait les mêmes maîtres de l'univers que ouais. dans les années 80, mais avec les techniques d'aujourd'hui, donc ils sont plus jolis, plus vieux, vieux, Non mais en figurine Oui en figurine HD ouais, enfin, Je veux dire ouais, Une enfin, qualité voilà. top ah, top mais HQ qu Mais qu'il faut HQ. que tu achètes exclusivement Sur le site de Maty Voilà c'est ça qui voilà. Et qu'il faut s'abonner Et qu'il y oh là là Il en a sorti pléthore depuis 2010 Un truc comme ça et Alors si vous commencez la collection Vous n'allez pas vous en sortir Parce que c'est un truc de fou Il y en a, il y a plein Ça commence à être assez cher d'ailleurs Et aussi, aussi euh, En fait faut les acheter Dès que ça sort Parce que c'est un tirage limité Et ah, ça spécule après Et après ça et spécule business. Et donc euh, Donc euh, c'est trop tard Pour les maîtres de Nihon On va dire <rire> Mais si vous voulez faire ça Pour les Cosmocats Il va y avoir la même chose Avec les Cosmocats C'est à dire qu'ils vont faire Les vieux les vieux personnages Des cosmo Cosmocats Avec les techniques d'aujourd'hui Avec des belles figurines euh, Bien chiadées Et on voit d'ores et déjà Les premiers visuels De Starlion Pumpira, euh, Pantero Et Je sais plus qui Chacal Et euh, je crois qu'il y en avait un autre aussi, euh, que j'ai bouffé. Donc, euh, ouais. et donc, ils sont partis pour euh, en faire plein euh, de jolies figurines, des Thundercats, Cosmo Cats Et qui sont en série très limitée aussi. Et également. donc, il faut aller donc sur ce truc de Matty, il faut euh, les acheter euh, aux US, en avant-première. Il faut s'abonner aussi si tu veux avoir la figurine de Mumra, tu ne l'as que par abonnement, par exemple. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Donc voilà, le site de Matty -co Collection, euh, matty.com, un truc comme ça, vous avez trouvé, vous n'êtes pas... Hein, sinon, vous allez sur ma page Facebook qui a changé d'ailleurs de nom euh... qui a changé parce oui, que ah de ouais premier. alors j'en profite premier, quoi j'en profite tu as bien raison de mettre le doigt là dessus Euh, pour vous annoncer que si vous êtes euh, parmi ceux qui utilisent un pseudonyme sur Facebook Sachez que tôt ou tard ils vont venir vous casser les robignols Pour euh, vous demander de prouver que euh, le nom je sais pas euh, Mais oui, ouais, ouais. Machin truc c'est bien votre vrai nom Donc du coup il va falloir euh, leur fournir carte une, identité, une carte d'identité euh... Enfin faut une scan de carte d'identité et compagnie Sinon ils vous bloquent votre compte Jusqu'à ce que vous ayez montré pas de blanche, hein, et après il vous remachine votre compte en vous mettant votre vrai nom Tout si d'aventure ouais. vous utilisez un pseudo. Donc j'ai remarqué ouais. qu'il mettait le nom en entier, comme en sur la carte. C'est fait exprès ça ou... Non, ça c'est moi qui ai fait exprès. Ah d'accord. Parce que bon, le problème c'est que mon nom il y a plusieurs personnes qui l'ont. Donc si tu me cherches sur Facebook, du coup tu auras plusieurs euh, résultats, tu comprends Alors pour pas qu'on confonde avec les autres. Tout à fait, ouais. Du coup, j'ai dû mettre mon deuxième prénom. C'est parce que voilà, on sait jamais s'il y a les personnes qui viennent de découvrir ce Manga et qui, veulent, qui vont taper Archangel Eddie. Et ben normalement, ça marche. Ah, ça marche Bon, bah c'est cool. Ça marche alors. parce que ça se rappelle quand même ton pseudo d'avant. Donc si tu tapes Archangel Eddie, ça va te sortir moi quand même. Hein. Et, euh, et c'est marqué Archangel aussi euh, en pseudo, entre guillemets. Bon, euh, en de toute façon, on reconnaît l'avatar. Donc normalement, ouais, oui, voilà. bah, de toute façon, vous allez me reconnaître, hein. vous n'êtes pas idiot. les autres c'est pas moi hein. les autres c'est des filles elles habitent aux US alors pas, tu vois que ça peut pas être moi il y en a c'est un moi, chat hein. apparemment il y a un chat qui s'appelle comme moi donc, vois, un, un chat, chat. peut-être un cosmétisme. oui parce que c'est ça qui est à l'avatar bon ça c'était une aparté donc tout ça pour vous dire que si vous avez un pseudonyme vous avez pas tardé à vous faire emmerder donc euh, si vous voulez prendre les devants mettez d'ores et déjà votre vrai nom pour éviter de vous faire bloquer votre compte pendant une journée et demie comme ça oui. m'est arrivé ça ferait mal ouais. voilà. oui, tout à fait Donc oui, voilà. mais tu, veux, tu mets mettre votre vrai nom, mais tu peux mettre Paul Martin, c'est un vrai nom. <rire> tu t'appelles pas Paul Martin, tu vois ce que je veux dire Donc c'est un petit peu... Oui, bien, un, petit mais peu ambigu, euh... un petit peu ambigu, un petit peu... Quand leur truc là Oui, oui je suis d'accord. Il si y en a, la... il y en a. Tu vois que c'est des pseudos quoi, oui, ouais. Après, ouais. ça dépend à part. Voilà. On un pseudo euh, qui ressemble à un nom. C'est ça. <rire> tout à fait, tout à fait. Parce qu'après la pièce jointe, euh, la pièce euh, voilà, d'identité, tu peux prendre celle de ton oncle ou de ton voisin. Voilà. vous avez qu'à vous appeler David Vincent et comme ça vous les avez vus. Ah, ça c'est Ça s'appelait John Doe. Voilà, David Vincent, mettait une photo de Roy Thinès et ça passe. Hein. <rire> <rire> les envahisseurs. -da -da -da -da -da -da. Bien. Bien. Bonjour, Vincent Vincent. Bonjour, soeur Vincent Vincent. <rire> D'ailleurs, euh, par puisqu'on parle des inconnus, il euh, y a eu une bonne émission euh, sur TMC, ouais. si je dis pas de bêtises. C'est ça. Sur les inconnus, voilà. et qui, euh, qui euh, Alors, on a l'habitude des sempiternelles émissions qui ne font que rediffuser les sketches qu'on connaît par cœur et qu'on a tous en DVD ou machin chez soi et qu'on connaît jusqu'à le peau des lois. Mais là, c'est une émission... D'interview, c'est-à-dire qu'ils interviewent l'entourage des inconnus, euh, on voit le parcours des inconnus et pas euh, spécialement les sketchs. Il y a des petits extraits de sketch forcément, mais euh, voilà, c'est plus un truc sur, sur les gens qui connaissent les inconnus qui en parlent. Donc euh, si euh, voilà si vous disiez oh non c'est bon c'est encore les sketchs qui vont repasser non c'est pas ça alors comme c'est sur TMC ça va sûrement repasser en deuxième partie de soirée en après-midi en machin ça va repasser à Donf hein, vous les connaissez donc vous allez bien retomber sur la liste petite précision il me semble me souvenir que c'est sur D8 pas sur TMC tu as raison je, con je confondais tu as entièrement raison c'est sur alors, D8. le problème c'est D8 c'est euh, au niveau ça. des rediffusions c'était un une le, fois inconnue, un peu le je sais pas. bazar ouais. c'est euh, moins pratique euh, sur D8 oui c'est moins pratique alors que sur TMC ça y est allez parce que je sais que Mylène Farmer elle leur passait à Donf oui c'est comme incroyable mais vrai ouais c'est ça Il passe, <rire> il passe une pléthore. C'est ça. Vous pouvez toujours retrouver d'ailleurs le, le reportage d'Arkangel. Absolument, ça repasse sans arrêt. Mais ça fait longtemps que c'est pas passé. En tout cas, mais on a pas reparlé. Mm -hmm. <rire> voilà. Sinon, on peut le voir sur le tube, ça, non ça doit Oh être sur bah le tube. Oui, oui, oui, on peut me voir partout. T'inquiète pas. Hein. Je suis tout même ici pour vidéo. <rire> Donc voilà. Et bon. l'heure file vite. Je me et, et tu vas pas t'en tirer compte. comme ça. Moi, je veux mon indice. Ah, ah oui, alors un indice, qu'est-ce euh, qu que je pourrais donner comme indice C'est ah, compliqué parce que je ne veux pas, donner je veux pas la spoiler. Réponse. Je ne veux, je veux pas, pas, pas spoiler non plus. Qu'est-ce que je peux dire Si vous trouvez, vous ne dites rien. Euh, deux indices, je vais dire Moustache et Italie, voilà, j'en dirai pas plus. Moustache et Italie Voilà. Je n'en dirai pas plus, creusez-vous la tête. Ok, Moustache et Italie, d'accord. Voilà. moustache. Répechissez. <rire> moustache euh... et Italie, alors je dis que c'est le réalisateur de La Belle et Clochard. <rire> <rire> du tout, du tout. <rire> Les tortues ninja, ils n'ont pas de moustache. <rire> Bref. Ouais, pas mal. Bref, pour les pizzas. Donc tu vas peut-être nous mettre une petite musique. Alors je vais vous mettre en... les aventures du Bosco, mais euh... version italienne. Euh, non, non, avec une ja... moustache. Non, la japonaise, originale tout simplement. Et vous allez voir qu'en fait, euh, bah, ça fait partie des génériques dont on a eu la même chanson qu'au Japon, en fait. D'accord. Je le savais, savais même pas, tu vois. Donc euh, comme quoi on apprend tous les jours. Donc c'est la même en japonais. C'est parti. qu'elle est, on va se quitter avec ça, hein, parce que ça va être l'heure après. Donc, donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, et ça sera pas un ars narf Nigo Nigo Avec le Bosco Allez, la semaine prochaine okay, goodbye. <rire>